Bonjour à tous, N'a pas de pomo 2016, c'est terminé, mais il reste beaucoup de titres en français sur Cicihits euh, que je n'ai pas pu vous, vous diffuser dans la série officielle. Alors j'ai décidé de vous faire quelques petits extras comme ça, avec deux titres par épisode, un format court et rapide, et puis on va parcourir un peu les titres que j'ai mis moi-même sur Cicihits.net. Alors on va commencer tout de suite avec le groupe qui s'appelle Avec Elle. Le titre, c'est Malgré tout ça, c'est sorti en 2010 sur un album qui s'intitule Par Intermittence. Je reconnais mes erreurs. J'ai eu tort de les oublier. Comme tu sais, parfois la peur nous amène à tenter Pour le deuxième titre de cette première édition des Extras de N'a Pas de pomo 2016, on va reculer d'une année, on se retrouve en 2009 avec Benoît Stanek. Le titre c'est Il rêve, c'est sorti en 2009 donc sur l'album qui s'intitule 18. Il rêve qu'il devient Superman, qu'il viendra sauver la planète Qu'il rendra à la terre ses charmes, qu'il fera l'homme un peu moins bête Il rêve qu'il tournoie dans le ciel, puis fonce faire justice aux méchants Que les idées peuvent être belles, dans la tête d'un enfant de 8 ans Maman n'était pas là hier soir Il a allumé la télé 20h info Tout était noir Bien plus que dans les dessins animés C'est caché derrière un coussin Qu'il a entendu les cris, les pleurs Et pourquoi personne ne fait rien Je vais les sauver J'ai même pas peur Ce soir, ne le réveillez pas trop tôt, voyez ce petit à l'espoir, l'imagination qu'il nous faut. Ne lui dites rien, laissez-le faire et n'allez pas courant son esprit, ses idées sans en avoir l'air, nous sauverons peut-être la vie. Voir dans ses yeux briller l'espérance et cette envie, De voir les gens sourire à lui, Comme dans les bandes dessinées. Et j'aurais aimé ne pas grandir, Et pouvoir d'un geste figer le temps. Quel aurait été notre avenir si nous étions restés enfants. Et que voilà une bien belle chanson. Euh, C'était donc Benoît Stanek avec Il Rêve. Eh bien, c'est tout pour cette première édition. On va se retrouver demain pour la suite des extras de Napo Promo 2016. Le générique de début et de fin de cette, de cette série, cette mini-série, eh bien, c'est Josh Woodward. Oui, comme d'habitude, euh, sur mes podcasts en français. Le titre, c'est Coffee. C'est la version instrumentale. C'est extrait de son album Sunny Side of the Street. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain si tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao